Il est midi cinquante-cinq minutes. Jean Bosco. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Cinq jours après la rentrée scolaire, 2016-2017, certains enseignants ne, sont pas sur, euh, ne se sont pas encore rendus sur leur nouveau lieu d'affectation. Après le redéploiement, ils sont allés manifester leur colère devant le ministère de l'Éducation. Et l'Association volontaire pour la défense des droits des prisonniers condamne les arrestations et emprisonnements qu'ils qualifient d'abusifs, observés ces derniers jours. Deux femmes, une Rwandaise et une tanzanienne, viennent de passer beaucoup de jours au cachot du commissariat de police à Karouzi et elles sont là pour enquête, dit-on au service national de renseignement. Et Les administratifs réfutent le rapport du HCR sur le nombre de personnes ayant déjà fui le pays. Dans ce journal, vous suivrez la réaction du maire de la ville de Bujumbura. Bonjour. L'Association volontaire pour la défense des droits des prisonniers AVDP condamne les arrestations et emprisonnements qu'elle qualifie d'abusifs. Jean-Pierre Nénérete, président de cette association, parle de cas d'une personne arrêtée en province Mgaro alors qu'il était allé à un enterrement et de celui d'une personne arrêtée ce mercredi à Makamba. Le président de cette organisation demande aux autorités d'arrêter cette pratique et de punir ceux qui l'offrent. L'association volontaire pour la défense des droits des prisonniers vient de sortir un communiqué où il regrette et condamne fermement les arrestations et emprisonnements abusifs qui se observent dans les différents cachots et prisons du pays. Dans ces jours, nous observons qu'il y a des arrestations qui se font sans mandat comme est prévu par la loi. Et exemple de ça est l'arrestation de courriers Jean-Claude qui a été interpellé lorsqu'il se rendait à l'enterrement de son père à moire. Les policiers qui l'ont interpellé au cimetière n'avait pas de demande. Un autre cas est celui qui s'est produit à Makamba où un président du parti a été arrêté aussi. Sans Pourquoi est-ce que votre association dit que ce président du parti a été arrêté sans mandat d'arrêt alors que la police nationale qui l'a arrêté affirme que le mandat lui a été montré Avant de l'arrêter, les policiers qui l'ont arrêté n'avaient pas de mandat, mais le mandat lui a été signifié par après. L'association volontaire pour la défense des droits des prisonniers saisit cette occasion pour demander aux autorités d'arrêter cette pratique et punir ceux qui le font afin que la dignité humaine soit respectée. Le droit à la présomption d'innocence est reconnu à toutes les personnes accusées d'une infraction jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente à l'issue d'un procès public dira lequel les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Et deux personnes sentinelles du Centre national de technologie alimentaire (CNT), ont été blessées dans la soirée de ce jeudi par des bandits. Les responsables de ce centre font savoir que ces bandits n'ont rien volé et qu'ils n'ont pas pu euh, les identifier. Et deux femmes étrangères, une rwandaise et une tanzanienne, viennent de passer plusieurs jours au cachot du commissariat de police de Karouzi. Le responsable du service national de renseignement de, dans, la, dans la province de Karouzi indique que ces femmes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête, comme nous le rapporte Blaise Pascal Kararoumi, notre correspondante là-bas. Les deux femmes étrangères, une rwandaise et une tanzanienne, toutes d'une cinquantaine d'années, sont au cachot du commissariat de police de Karouzi. La Rwandaise qui s'appelle Christine il y a deux mois et l'autre plus de deux semaines. Arrêtée par le responsable de la police de renseignement dans la province de Karoussi, la Rwandaise Dinando Christine a été arrêtée dans la commune de Guihogazi et l'autre a été arrêtée à Niaruhinda de la commune de Guitaramuka. Ce responsable policier indique qu'il les a arrêtés pour des raisons d'enquête. Il explique que ces mamans n'ont aucun papier de leur identification ou bien un papier de séjour au Burundi. Ces femmes paraissent même comme des malades mentaux et cela est confirmé par certains des responsables de la police de Karoussi. Le procureur de la République à Karoussi et le responsable du service de renseignement indiquent qu'en collaboration avec la police des et frontières PAF, ils vont sans tarder organiser le transfert de ces deux étrangers vers les frontières Du Burundi avec le Rwanda et la Tanzanie, pour que les responsables administratifs et policiers de ces deux pays, au niveau de ces deux frontières, les récupèrent et pouvoir les remettre à leurs familles respectives, explique ces deux responsables d'Okarusi. De Depuis la province d'Okarusi, laisse Pascal Kararumiyé pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Il est 13 h minutes à Bujumbura. Le récent rapport du Haut-Commissariat des réfugiés faisant d état, d état de plus de 20 000 Burundais qui ont déjà fui le pays depuis juillet de l'année en cours dans cinq provinces dans la ville de Bujumbura ne colle pas à la réalité selon Freddy Mbonima, le maire de la ville, qui indique que sur 10 000 citadins qui avaient fui, 7 000 ont déjà regagné la capitale. Il demande à sa population de ne pas être distraite par ce qu'il appelle de faux rapports. Suivez. C'est vraiment un rapport archi-faux et nous nous posons la question pourquoi le RAC, est une organisation internationale qui s'amuse à lancer des faux rapports mais je vois que c'est une dynamique qu'on constate par ce jours. où le Burundi il y a des, des organismes internationaux qui s'amusent à faire des images, mais tout le monde est tranquille on n'a fui, la vie est normale les enfants vont à l'école, les gens travaillent habituellement donc c'est un faux rapport, et c'est dommage Nous savons qu'avec la fin du mois d'avril 2015, il y a une partie de la population La qui a fui la capitale de Est-ce qu'on peut savoir ceux qui ont déjà regagné la capitale au cours de ce trimestre passé Effectivement, au cours de l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui ont fui le pays. Selon les statistiques que nous avons, les gens qui sont rentrés au pays sont autour de plus ce cette... Même ceux qui restent encore à l'extérieur, nous sommes en contact pour leur demander de regagner le bercail. Est-ce que la mairie collabore avec le Hassel pour identifier ceux qui partent ou ceux qui regagnent le pays? Effectivement, nous avons un département qui Du social et qui travaillent avec les agences de l'ONU, particulièrement avec les RATF, travaillant avec eux pour harmoniser certaines situations. C'est nous décourage et on aura mal à l'aise. Ce sont des, des rapports qui lancent dans l'air sans aucune considération de l'administration. Je lance un appel à mes compatriotes citadins, à leur dire qu'il ne faut pas être discret les faux rapports, qu'ils continuent continuer à avancer à leurs occupations, à se développer, à développer des pays C'était Freddy Monimal, le maire de la ville de Bujumbura au téléphone avec Placide Niyomonguele pour revenir sur les informations fournies par l'OHCR à Bujumbura à propos des cas de rapatriement, notamment à Makamba. L'OHCR reconnaît qu'il y a 29 000 Burundais qui avaient fui vers la Tanzanie et qui sont revenus mais que ces derniers ne s'étaient jamais fait inscrire comme des réfugiés en Tanzanie. Entre temps, le gouverneur de la province de Makamba avait précisé que 33 000 Burundais sur 45 000 originaires de cette même province qui avaient fui vers la Tanzanie sont revenus. L'OHCR informe que Que, les, que parmi les réfugiés qui avaient fui vers les pays voisins, 4 000 seulement sont revenus au pays. Rappelons que l'OACR a sorti un nouveau rapport faisant état de 300 000 Burundais réfugiés enregistrés dans différents pays limitrophes du Burundi. Éducation à présent. Cinq jours après la rentrée scolaire 2016 et 2017, certains enseignants ne se sont pas encore rendus sur le lieu de travail, de nouveaux lieux d'affectation, après le redéploiement. Ils sont allés manifester leur colère devant le ministère de l'Éducation, disant que la commission en charge de cette opération n'a pas respecté les conditions de travail des uns et des autres. Ils demandent au ministère de tutelle de trouver une solution à cette question. Les détails avec notre reporter qui les a rencontrés devant les locaux du ministère de l'Éducation. Yves Nzimane. Arrivé au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, tu vois en premier lieu un va et vient des enseignants qui expliquent qu'ils sont venus faire le recours en ce qui concerne le redéploiement comme celui-ci l'indique. Je travaille à Kaviz, à l'école primaire de Nyamugari. Je suis arrivé là-bas en 2012, je venais de Gitega. On m'a envoyé de travailler dans un autre déceillé de Mutambu, dans un coin reculé appelé Gakara, c'est-à-dire à plus de 30 km à partir de la route de Roumo. Avec mon état de santé, C'était état de santé qui m'avait poussé de quitter Gitega pour Bujumbura afin de m'approcher des médecins capables de me soigner. Je suis séropositif sida, je suis diabétique. Pour déjà qui savent ces maladies, ce sont des maladies qui nécessitent un suivi régulier. Pendant qu'on nous a dit que je suis de dépoids, j'ai essayé de demander un recours, j'ai écrit, j'ai mis des pièces, ce que j'appelle des pièces justificatives, c'était une attestation médicale signée par un médecin. Malheureusement, cette attestation n'a pas été considérée. On m'a demandé d'apporter son appel médicale du médecin, soit ne fait pas en médecine, mais par pitié, le docteur a vu qu'il faut qu'il me, me donne ce, ce, ce dossier, il me l'a donné. Maintenant, je circule avec le dossier, j'ai manqué à qui le donner, parce que chaque fois que je me présente, je, je trouve le concerné absent. La plupart de ces enseignants expliquent qu'ils ont un problème lié à la santé. Moi, j'ai un problème de, de, de santé, suite à cet âge. J'ai des maladies multiples. Moi, je n'ai même pas de justificatif, parce que j'ai je, je, je, un problème de, de, de me soigner, de faire des examens généraux. Mais il y a un, un docteur qui m'a fait un rapport, que je, je ne peux pas faire un long trajet de, de, de, de 3 km, mais apparemment on ne nous écoute pas. Tous ces enseignants demandent à la commission chargée de redéploiement de respecter les conditions liées au redéploiement. Et en province de Ngaro, des enseignants redéployés se plaignent de n'avoir pas été réhabilités dans leurs droits après leur recours. Ils estiment que la commission n'en a, a pas tenu compte. Des erreurs subsistent donc, raison pour laquelle ces enseignants demandent à la commission d'analyser leurs réclamations. Les détails avec notre correspondant Laurent Ducourillot. Selon certains de ces enseignants qui ont été redéployés en province Moiro, certains critères fixés par le ministère de tutelle n'ont pas été respectés. Ils disent qu'à certaines écoles, un enseignant redéployé pouvait être remplacé par un autre de même niveau. Ils disent qu'il y a certains cas où un enseignant pouvait être remplacé par un autre, pourtant moins ancien par rapport au premier. D'autres disent qu'ils n'étaient pas désignés pour le redéploiement au premier tour, mais ils se sont retrouvés sur la liste des enseignants redéployés après l'analyse des recours. Aussi, les enseignants qui ont été amenés dans d'autres provinces Comme ceux de la commune Ghisozi qui ont été redéployés dans la province de Bujumbura, disent qu'ils n'ont pas été reçus car là aussi les places sont saturées. D'après toujours ces enseignants, il y a certaines salles de classe qui n'ont pas toujours d'enseignants alors qu'il n'y a pas d'enseignants suppléants qui ont été affectés ni se chargés de l'encadrement des élèves. Il précise que certains responsables d'école n'ont pas mentionné le nombre réel d'années que l'enseignant vient de passer dans la carrière. À ce sujet, le directeur provincial de l'enseignement à Mouarro, Saratine Sauvegarde de tout commentaire. Il dit qu'il ne peut rien changer du travail accompli par la commission. Le gouverneur de la province Moaro, Jean-Marie Nyakalegoa, dit que ceux qui sont chargés de cette activité pourraient analyser ces cas car certaines erreurs se remarquent. De Moaro, Laurent Dikulio Radio Sanguanilo. Merci Laurent. Toujours en page éducation, le porte-parole du ministère en charge de l'éducation nationale. Edouard Jouma a eu à dire à propos des élèves qui ont échoué au, cours, au concours national de la 9e année fondamentale et de la e année. C'était aujourd'hui au cours d'une conférence publique ce vendredi. Donc des élèves qui vont devenir autodidactes. Jouma Edouard a indiqué qu'ils ne vont pas embrasser la rue comme l'estiment certains. Il a toutefois évoqué le manque de moyens pour l'État et la campagne dite « Retour à l'école » l'édition 2016 a été lancée aujourd'hui à la nouvelle école fondamentale de Busebue en province de Rumwange, une école inaugurée à la même occasion. Pour la première fois, cette campagne annuelle de l'UNICEF couvrira toutes les provinces du pays et permettra à chaque enfant de l'école fondamentale de recevoir des matériels scolaires de base pour bien commencer l'année. Plus de 2,6 millions d'enfants burundais recevront donc un kit contenant des cahiers, un stylo, un crayon, une règle, une gomme et un sachet écolier. La distribution de ces matériels, rendue possible grâce au financement du Fonds commun pour l'éducation, se fera jusque fin décembre. En plus de la distribution des matériels aux enfants 32 000 salles de classe du Burundi recevront des kits d'enseignants et de la CRE afin d'améliorer les conditions de travail des enseignants. Sachez que dans un communiqué publié ce vendredi, l'UNICEF a précisé que la campagne Retour à l'école a été conçue pour favoriser le retour, le maintien et la réussite des enfants à l'école dans un contexte économique fragilisé par la crise, en permettant notamment de réduire les coûts liés à la scolarité pour les familles les plus vulnérables. 13h10 à Bujumbura, vous êtes branché sur Isanganiro. Je vous l'avais dit, les habitants de la zone Mugiza, en commune Moukaza de la mairie de Bujumbura, éprouvent des difficultés d'avoir des cartes d'identité auprès des services de l'État civil, alors que c'est un document administratif indispensable qu'on leur demande dans différents autres services. Ils demandent donc à l'administration communale de leur faciliter la tâche, surtout que c'est le seul administrateur qui appose sa signature sur ces cartes. Le point avec Evrar Aviarimane. Habitants de la zone brisée en commune Moukaza se demandent de passer plusieurs jours à la recherche des cartes d'identité. Un de ces habitants nous relate les faits. Nous avons un problème lié à la carte nationale d'identité. Depuis le mois de juillet, nous devons demander les cartes nationales d'identité. Nous devons déposer les documents à la zone brisée et jusqu'à présent, aucune carte n'est signée. Nous éprouvons alors un problème sur tous les documents qui demandent la carte nationale d'identité, notamment les accès au retrait de nos fonds à la banque, la libre circulation. Nous nous confrontons a un problème lié à la sécurité parce que les forces d'ordre, une fois, vous allez vous demander à la carte nationale d'identité, vous êtes emprisonné soit vous êtes emprisonné, soit vous donnez des amendes. Nous ne pouvons plus nous rendre à l'intérieur parce qu'après dans une commune à une autre, il faut de vous demander à la carte nationale d'identité. Une fois, nous n'avons pas en avoir, vous éprouvez tous les problèmes liés à la sécurité. Et s'il demande à l'administration cette dernière, l'heure signifie que le système a changé. Dans un premier temps et dans le temps, on a porté les, les cartes nationales d'identité à la commune Mokaza. Et maintenant, l'administrateur qui se déplace pour signer ces cartes. Avec toutes les activités qu'il qui, a, le temps pour se rendre à la zone et signer les cartes est vraiment très minime. Nous demandons à ce que les cartes d'identité, étant donné que ce sont des documents isolés de tous les jours, de tous les jours, de chaque jour, pour quelqu'un qui est majeur, que ce soit signé le plus tôt possible. Le chef de zone, Ebisa explique que l'administrateur se déplace dans le but de faciliter la tâche à la population, en plus d'un genre de document combien important ne peut mandater qui ce soit. Des véhicules de transport rémunérés sont toujours en circulation malgré leur état technique défectueux, puisque le gouvernement a interdit l'importation de véhicules de type main gauche depuis 2008. Cette réaction de Charles niram secrétaire général de l'Association des transporteurs du Burundi, intervient après la saisie ce jeudi de 40 véhicules par la police chargée de la sécurité routière. Il demande aux autorités policières de suspendre cette campagne afin que les transporteurs s'organisent pour remplacer les véhicules, ne remplissant pas les critères techniques de transport rémunérés détails avec Didier Neonzima. Au moment où la plupart des 40 véhicules qui ont été suspendis suite à leur état déplorable par la police chargée de la sécurité routière sont ceux qui font le transport en commun, le secrétaire général de la Trabou admet qu'il y a des véhicules qui sont en fonction malgré leur état déplorable. Mais celui-ci explique que cette situation a été causée par le fait que depuis 2008, ils n'ont pas acheté de nouveaux véhicules pour remplacer ceux qui sont détériorés suite à la mesure du gouvernement qui empêche l'importation de véhicules de type Mégosh maintenant depuis l'année 2008 que le gouvernement burundais avait pris la décision de suspendre l'importation des véhicules qu'on appelle communément mes gauches et c'est à cause de cette mesure que tous les véhicules que vous voyez ici ils sont dans des mauvais états parce qu'ils ne sont pas renouvelés comme c'était dans l'OTAN. Charles Nira Meba, le secrétaire général de la Trabou, sollicite l'aide du gouvernement au moment où la Trabou est en train d'élaborer un projet d'achat de nouveaux véhicules à partir de 2017 et demande à la police chargée de la sécurité routière d'être patiente en ce qui concerne la suspension des véhicules utilisés en attendant l'aboutissement de leur projet. La police de la sécurité routière, nous leur demandons effectivement d'être vigilants s'il y a un véhicule qui n'est pas en bon état Mais qu'ils essaient franchement de patienter un peu parce que, à moins que ce soit un véhicule où on trouve qu'il est vraiment dans un état déplorable, sinon ils peuvent patienter un peu et nous sommes en train de s'organiser. Nous espérons que d'ici l'année 2017, on va commencer à renouveler le charroi qu'on dispose ici. Le responsable de la police chargée de la sécurité routière avait indiqué que les 40 véhicules avaient été suspendus dans le cadre de prévenir des accidents causés par des véhicules détériorés. Revenons maintenant sur euh, le colonel Baratouza, il est porte-parole euh, du ministère de la Défense nationale. Il était parmi... Euh, il était... Il participait... À la conférence publique des porte-paroles des institutions publiques, il s'est exprimé sur le cas des militaires qui fuient le pays et il dit qu'ils auraient leurs propres raisons. Le colonel Gaspar Baratouza s'exprimait donc ce vendredi. Il dit que son le... comportement, il nous parle du comportement de son ministère face notamment à des cas de disparition de militaires et ceux qui s'exilent vers d'autres pays. Il y a des infractions qui peuvent être commises par un militaire étant en fonction au sein de l'armée. Dans ce cas, il est puni par le règlement militaire. Un militaire peut commettre des fautes étant ou n'étant pas au service, mais avec des gens qui ne sont pas des militaires. L'article 261 de la Constitution dit que les tribunaux militaires n'ont pas les prérogatives de poursuivre quelqu'un qui n'est pas dans cette institution. Dans ce cas, Lorsqu'un militaire commet une infraction ou se lance en politique avec des noms militaires il est poursuivi ailleurs. Pour les cas de disparition, je n'en dis pas grand-chose. Les militaires ne sont pas aimés par tous. Nous n'abandonnons pas quand un militaire est porté disparu. Pour ceux qui s'exilent, il y a eu ces derniers temps beaucoup de rumeurs, notre secteur n'a pas été épargné. Il y en a qui ont eu peur pour avoir vu leur nom circuler sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ça a pris fin. Celui qui s'en va en tout cas, actuellement, aurait ses raisons, car nous sommes des humains. Il y en a qui ont des esprits légers et qui, pour des intérêts quelconques, abandonnent même leur services. Le colonel Gaspar Baratouza porte-parole du ministère de la Défense nationale, traduit par Léonce Wittario. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous pour la mise en honte au micro. Jean Bosco Nouimana, un bon après-midi.